C'est un jour parfait qu'aujourd'hui Pour ne songer qu'à moi-même Je suis passé chez la boulangère Elle m'a offert un petit chausson opium La pâte est douce Douce à merveille me dit cette traîtresse Je lui prends une bouteille de brut Elle a de tout cette diablesse Chez elle, tout le monde y est passé Oui, c'est un jour parfait Pour ne songer qu'à moi-même Un jour parfait Explose dans ma cervelle, Les pieds d'écolle de cette terre, je monte. Je monte dans la navette spéciale. Je rencontre là une amie de mon enfance. Vraiment, ça donne un petit coup de vieux. Elle me prend pour un prince de l'alchimie. Alors ensemble, nous entrons dans l'azur. C'est un jour parfait que j'auris Pour ne songer qu'à moi-même Toi Reg, seigneur du sahara Je vis à la limite de l'imaginable Védouin, fakir, illuminé Il faut le tout pour fuir un monde De toute façon les amants se noieront dans le lac Où rôde le fantôme d'un sale Qui jette la foudre sur l'asphalte Oui, c'est un jour parfait Aujourd'hui Pour me songer Comme moi-même Un jour parfait Un jour parfait Un jour parfait